efficace. Oui. Les enfants qui sont là, est-ce qu'on peut dire pendant la foi qu'elle va être efficace? On a prié pour ça tantôt. Est-ce qu'elle est efficace pour moi? Oui. Oui. Amen. Ah, C'est vrai qu'elle es est efficace. sa parole de Dieu. C'est la seule chose qu'on peut se baser. C'est Jésus-Christ. Faites chair. Mauvaise nouvelle pour vous. Eh oui, vous vous souvenez de Youssef, hein? À toutes les fois qu'il a eu en avant. Il était condamné pour prosélytisme. Ouais, il a eu trois ans de prison. Puis, son accusation de mort, il était libéré. <rire> ouais. Ça septembre, il était libéré, il est avec sa famille, hein? Il remercie Dieu pour nos prières. Il n'a pas parlé à moi, alors, il a écrit ça. Son... Mais il veut quand même qu'on prie pour lui et pour sa sécurité. Youssef, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui, qui a été refusé que ses enfants aillent à l'école musulmane, en Iran, dans une province d'Iran. Et le soir même, la nuit même, il a été enfermé en prison. Deux ans et neuf mois. Et là, il est sorti au mois de septembre. J'ai vérifié dans trois sites différents. C'est un homme de 35 ans. qu'on a prié pour qu'il tienne. Qu'il tienne. Oui, sa condamnation à mort pour euh, avoir quitté l'islam. Il a été euh, jugé non coupable. Il coupable de, de trois ans de prison pour posélytisme, d'avoir enseigné des musulmans. Mais vu que ça faisait deux ans et onze mois qu'il était en prison, ils l'ont libéré sur le chien. Amen. Hmm. C'est une bonne nouvelle. Oui. Je vais prier avant de, de commencer. On veut te remercier Dieu pour euh, le temps, Seigneur, qu'on qu a pour euh, regarder ta parole ce matin. Le privilège qu'on a. La prière pour moi Seigneur c'est que ma voix tienne jusqu'au bout, juste ça, que j'ai pas trop de de de, de voix de de de tout. Durant les, les la prochaine demi-heure, le prochain 40 minutes qui va suivre. On ne prie tant tôt pour qu'affaire ses fesses venir sur les enfants puis on est toutes les enfants Seigneur Dieu. Alors on Jésus amen. amen. On est dans l'évangile de Jean. Fait qu'elle dans l'évangile de Luc, <rire> chapitre 1. On va parler de, de Jean-Baptiste, ce matin. Dans le fond, on ne parlera pas de Jean-Baptiste, on va parler de Jésus. On va parler d'un homme qui nous témoigne de Jésus, qui s'appelle Jean-Baptiste. On va juste regarder voir c'est qui. Verset 57, jusqu'au verset 80. <coughs> Ma femme a fait tout le temps un écho avec moi. Chapitre, Chapitre 1. Verset 57. « Le temps où Élisabeth devait accoucher à Rivard, et elle enfantait un fils. » Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait manifesté envers elle, sa mérise il se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils, virent, ils vinrent circoncire le petit enfant. il l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Ils lui disent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom il se faisait des signes il faisait des signes à son père pour savoir comment il, la, il, la, il voulait l'appeler Zacharie était muet Zacharie demanda une tablette et écrivit Jean est son nom et tous furent dans l'étonnement au même instant sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia il parlait et bénissait Dieu Zacharie faisait ça la crainte saisit tous les habitants des alentours et, tout, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretonnait de tous ces événements. Spécial, très spécial. Tous ceux qui entendaient parler, les prirent à cœur et dire, « Que sera donc ce petit enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit-Saint et prophétisant ces termes. Bénissi, béni soit le nom. » « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles. » Ça 400 ans qu'il n'avait prophète. « La délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance, selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. Ainsi nous, nous accorde-t-il, après avoir été délivré de la main de nos ennemis, de pouvoir, sans craindre, lui rendre un culte dans la sainteté et la justice, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu se Tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Grâce à l'ardent miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut, la lumière, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Là, on peut aller dans Jean, Jean 1. Là, on comprend un peu qu'est ce qui s'est passé. Jean-Baptiste, c'était quelqu'un que Dieu voulait. C'était son désir. Il avait été prophétisé. Il est arrivé. Pourquoi qu'il est arrivé? J'en passais ce que Pourquoi -ce que Dieu l'envoie? Là, là. Oui, parce que Jésus s'en vient. Jésus s'en vient. Il est Il est là. Mmh vous savez, dans le monde avant que précédé Jésus, là, il y a eu des hommes, des hommes exceptionnels, des redoutables guerriers, des sages, des noms, des chefs religieux, des rois, des juges, des prophètes en Israël. Jean-Baptiste, on vient de lire, a passé sa vie dans l'ombre, dans le désert, loin de la société. Pas de position de pouvoir, pas d'influence et épaule. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui possédait là un vêtement de poils de chameau, une ceinture. Pourtant, c'est lui. C'est Jean-Baptiste qui a été donné la tâche d'annoncer l'arrivée du Messie. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. On a vu les dernières semaines dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, on va regarder le verset 15. commencé. Mon but aujourd'hui c'est de voir un peu après le verset 15 c'est pas du 19 après c'est les versets 19 il y a trois jours bien spécial dans la vie de Jean de Jean-Baptiste on va voir seulement que le premier on va voir le témoignage qu'il va donner mais avant je voulais savoir je voulais juste mettre la table c'est qui Jean-Baptiste verset 15 Quel genre de personnes' c'est? Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? Jean lui a rendu témoignage et s'était crié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Juste ça. Quand quelqu'un s'en vient, de il se promène là, et il part à crier. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous dit? il s'est écrié Jésus lui a Jean Jean là ça l'a tellement marqué là qu'il dit qu'il qu voit là parce que ce, ce, ce, cette ce texte là on va le voir plus tard au verset 30 mais qu'est-ce que Jean témoigne de, de, de Jean-Baptiste c'est quelqu'un qui s'est écrié et hey, c'est important là c'est solennel. lenel ouais il t'a jali là Mais c'était crié quoi C'est que Jésus lui est supérieur. Jean-Baptiste là était bien bien bien bien populaire, malgré que il rien. Mais déjà, au commencement il s'est écrié celui qui vient après moi m'a précédé. C'est un peu qu'est-ce qu'on a vu là avant là Jésus c'était le créateur. Jean il dit me précédé, il met tout le regard le focus sur Jésus-Christ pourtant Jésus a fait un très bon témoignage de Jean-Baptiste allons au chapitre 11 au verset 11 non c'est pas celui-là c'est un autre euh, je vais vous lire c'est un autre évangile Y en a un qui saitest cher c' je vous le dis en vérité parmi ceux qui sont nés de femmes il n'y en a point paru de plus grand que Jean baptiste cependant le plus petit dans le royaume des cieux est le plus grand que lui il est plus grand que lui Jésus dit de Jean baptiste qu'il n'y a pas peur pas eu d'homme de plus grand que lui mais grand en quoi vous pensez C'est sûr qu'il y a eu une naissance atteinte inattendue. Hein? Très inattendue. Il y a eu des prophéties sur Jésus, mais il y a eu des prophéties sur lui aussi. Il y a des témoignages vraiment sur lui. Hein? On regarde dans le chapitre 11. Dans le chapitre 1 encore, on a vu de, de Luc verset 65 et 66 La crainte saisit tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée on s'entretenait de tous ces événements tous ceux qui ont entendu qui ont qui en attendaient parler les prier à cœur et dire que sera donc ce petit enfant en effet la main de, du seigneur était sur lui c'est quelqu'un que les gens parlaient Dans chapitre 3, qu'est-ce qu'on a vu la, la, la semaine passée? Qu'est-ce que Michel nous a dit? C'est qu'à un moment donné, il était dans le désert, Jean-Baptiste. un moment donné, Dieu lui a dit, tu commences ton ministère. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Puis là, il commence au ministère. Puis il commence comme, comme, comment? Comment? Bien, il parut, puis il dans le désert, puis il prêche le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Ça le tellement suscité d'intérêt parmi le monde. Tout le monde qui était en Judée allait le voir. Il y avait plein de monde qui allait le voir. Il y en a même qui ont dit une chose de lui. Ils ont dit que c'était le Messie. Ils ont dit que c'était le Messie. Dans Matthieu 3, il dit les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Et confessant leur péchés ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du, du Jourdain. Il y a des gens qui pensent que même c'est le Messie. Ce matin, c'est ça qu'on va, va voir dans l'Évangile de Jean qui nous présente Jean-Baptiste. Quels gens donne' c'est? Surtout, c'est quoi son message, c'est quoi son attitude? Alors, on va lire de 1,19 à 1, 28 <coughs> Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs en envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il confessa, sans le nier, il confessa. « Moi, je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « donc demandèrent, Quoi donc, es-tu Élie ?» Il lui dit, et il dit « Je ne suis point. »« Es-tu prophète ?» Il répondit « Non. » Ils lui dire Alors, qui es-tu » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? »« Moi, dis-tu, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. »« à Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. »« Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. » il leur firent encore une question. il lui firent encore une question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous connaissez pas, qui vient après moi. » Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Bétanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. » C'est le témoignage de Jean. Ce matin, c'est bon, dans la, dans la cour qu'on a eu de avec Gilles, les principes, de parler du témoignage. Hein? Voici le témoignage de Juifs. De, de Jean, lorsque les juifs envoyèrent de Jérusalem des scripteurs. L'apôtre Jean dans sa lettre qui nous a légué utilise le mot témoignage ou témoigner environ son et quinze fois. Environ. On peut dire aussi que le, Jean, le témoignage de Jean-Baptiste, c'est le premier témoignage d'homme sur Jésus que Jean, l'évangéliste, nous donne. Hein, ce matin, il ne faut pas... Je peux me tromper, il y a Jean-Baptiste il y a Jean, l'évangéliste. Mais tout le long l'Évangile de Jean, il va en avoir plusieurs qui vont témoigner sur Christ. Mais vous savez, quand quelqu'un commence à être populaire, là, il y en a qui, qui, ont, qui ont commencé à se à se poser des questions, surtout quand ils ont entendu qu'il en qui disait qu'il était le Messie. En plus, il y avait plus que ça. La, la prédication, malgré qu'est-ce qui était, un homme de, qui n'a pas grand-chose, mais sa prédication était puissante. Elle nous parlait de la confession des péchés. Elle nous parlait de la repentance. Elle nous parlait de l'hypocrisie des chefs religieux qui font que Jean-Paptiste est très populaire et même que certains commencent à dire qu'il est Messie. Il parle des vraies affaires. Les gens ont besoin de ça. On va le voir plus tard. Là, il envoie des enquêteurs, des des sacrificateurs, des pharisiens, des lévites. C'est quoi pour vous autres un sacrificateur? Juste comme ça. Là, tu vois, qui serait-ce qui ça va pour reposer ma voix un peu? Hum? Oui? À qui? Donc, c'est l'intermédiaire humain. Tu ouais entre Dieu et les hommes. Ils célèbrent des cérémonies religieuses. Il y a une autorité théologique en Palestine. Pour oublier, hein? Zacharie, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? C'était un sacrificateur. Ouais, les gens descendent d'une famille de sacrificateurs. Les Lévites, c'était quoi? C'était qui? Hum? des services aussi ouais dans les rituels avant ils se promenaient avec l'arche. souvent aussi dans le, dans le temple c'était un corps comme un corps policier c'était comme des euh. Est-ce que vous avez déjà témoigné dans un procès Tu connais jamais une personne comme témoin là Comme témoin. Euh. moi Moi j'ai déjà témoigné ouais. En tout cas, ils nous posent plusieurs... En tout cas, ils checkent notre crédibilité beaucoup. Là. Puis, ils nous posent des questions en masse. Ça vous dit quoi, un témoin, dans un procès? Une commission d'enquête, ça vous dit de quoi? Oui. Mais quand ils viennent, là, on voit que c'est des personnes à autorité. Très à autorité. Toi, qui es-tu? Première question. Première question vous pensez qu'ils pose cette question-là? Parce qu'ils sont pas sûrs. sont mélangés. Ils sont confus sur son identité. Hey, il leur arrive plein de feedback par en arrière de qui, quoi, puis tout ça. Ils sont tellement pas sûrs que là, c'est tellement sérieux qu'ils envoie un, un, un des enquêteurs pour savoir. C'est tellement sérieux parce que l'image du Messie, là, Ça fitte pas avec les gens bêtises. Ça fitte pas. Ça correspond pas à nos attentes. Est-ce que est-ce qu'on a nous en tant qu'humain beaucoup d'attentes Beaucoup d'attentes. On est plein de préjugés, hein? On a plein d'attentes. Puis tant que l'attente la est, est satisfaite là, Mais il y avait déjà un autre qui avait germé avant. Hein? Convoitise. Mais Dieu, là, quand il regardait Jean-Baptiste, ce n'était pas un homme avec un stock de, de chameau dessus et une ceinture. C'était son cœur qui regardait. C'était son cœur, il avait donné une mission, c'était préparé. les autres pensent probablement que Jean se prend pour le Messie, pas qu'on la pression que ça nous donne parce que la question c'est toi qui es-tu? Mais la réponse de Jean-Baptiste c'est quoi? Il déclara, il ne nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Fait les intentions des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des il déclare il se dérape pas il ne nie à point puis il déclare encore ouvertement je suis pas le Christ. il est ferme il est précis dans sa déclaration elle est prompte elle est franche elle est catégorique le déclare il, il est spontané il est empressé il ne nie à point Genre. Il ne sait pas à la à la à la, à, ça, à la tentation même pas un instant de ne pas répondre. Vous voyez, des fois là quand que euh, on se fait poser une question là, on dit pas non, on dit pas oui, on dit tiens, on répond pas. Ça vous arrive t <coughs> Tu, répondre, tu sais, quand tu ne veux pas tu sais répondre, là, quand tu vois, tu sais, non. Il ne sait pas un instant la tentation qu'il aurait pu avoir de le nier. Patiner, là, <rire> je pense à Lauren qui fait du patin. Mais c'est pas dans ce sens-là que je veux... Euh... <rire> Je pense plus à quand on ne veut pas répondre à quelque chose, hein? Je n'écoute pas parfois la, la, la question au gouvernement, là, mais des fois j'entends Radio Plus, « Hé, hey, ça patine pas, pas, pas, pas ça répond pas, tu poses une question, puis ça répond pas. » Ça, c'est quelque chose là qu'on peut prendre pour nous, là. Dieu nous dit de parler avec la veille dans la vérité et avec amour man pas de patiner mais quand quelqu'un te demande ta foi tu patine dessus hum? il dit clairement çaado dit clairement la vérité sans se dérober il le déclare ouvertement je ne suis pas le christ il saisit clairement son rôle le précurseur de Christ c'est pas Jésus-Christ il savait il se s'allait fait dire depuis qu'il est petit qui qui était il sait c'est vrai il y a de la pression là aussi là allons dans le chapitre 3 de Jean je veux pas le on veut pas couvrir je veux ça vous voulez lire <coughs> il y a de la pression Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean, une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et leur dit: Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre jour dans, qu à qui tu as rendu témoignage, vois-tu, il bâtisse et tous vont à lui. Jean répondit: Un homme ne peut pas, ne peut savoir que ce qui lui était donné du ciel. Vous-même mettez témoins que j'ai dit je ne suis pas le Christ. Mais j'ai envoyé devant lui. Hein? Vous savez, la popularité, ça peut changer un homme hein, ou une femme. N'avez-vous déjà connu? Des gens que, qui étaient des bons amis, puis après ça, ça passe, c'est populaire, puis euh, il change de poste, il a rendu... Euh, qui est je ne pas. La popularité change l'homme. Elle peut changer, puis change l'homme en général. Mais la popularité n'affecte pas Jean-Baptiste. Dans son témoignage, il dit la vérité, sans la trafiquer, il la dit. Vous savez, des imposteurs, ceux qui aiment être populaires, peut-être <coughs> nous, des fois, aurait profité de cette étape d'excitation de l'état public pour proclamer peut-être le merci Il ferait un grand parti en sa faveur peut-être. En sa faveur peut-être. Quand j'ai accepté sa neuve, il trente, quelques années, il y avait un gars, il était populaire, il était populaire. J'oublie son nom. <rire> C'est vous qu'est-ce qu'il a fait était tellement populaire, il y a une méchante gagne il s'appelait Jones. Il les a tout mis dans un nez il les a tout tués. C'était populaire. Des fois, là, ça c'est un imposteur. C'est vraiment un imposteur. Jean, il n'était pas, lui. Jean n'est pas venu imposer aux hommes son statut mais plutôt il est venu comme précurseur de Christ, comme annonciateur de Christ. Vous savez, on aime être honoré, béni. J'aime être honoré. Ils disent que les choses bonnes sur moi, j'aime pas ça que quelqu'un me dise que je suis pas bon. Hein? On est tous comme ça. J'aime nous donner l'exemple qu'il faut être prêt à sacrifier tous les honneurs au pied de Jésus de se tenir en arrière, de témoigner que Jésus est le fils de Dieu. C'est ça. Vous savez, une des choses qui m'exaspère le plus, exaspérer, peut-être pas un bon mot, là mais attristé Je ne veux pas juger, là. je suis attristé. Beaucoup. Quand je rencontre un frère ou une soeur, ça fait longtemps que j'ai n'ai pas jugé. Ouais. Je leur demande, hey, qu'est-ce que Dieu fait de bon pour toi? Qu'est-ce que Dieu fait de bon pour toi? Je vais t'encourager de Christ et qu'il me réponde que son ouvrier de l'Église est tellement bon. Il prêche tellement bien. Ou se lit. Ou, ce, ou ça, là. On a vu un film en dans un camp, là. Mon Église, il y a un car wash. Vous vous en souvenez de Hein? Qu'en est de nous? Hein? Moi, je peux vous dire, rien ne peut sauver nos, mon âme. Hein? Rien que le sang de Jésus-Christ. Je vous dis souvent, moi je suis peut-être berger, là il y en a un seul berger. Il y en bon, C'est un précurseur. Je fais qu ce qu'on me lui même. Moi ouais, mais hein, parce 21. Quoi donc D'abord, t'es tu élis Je suis point. Es-tu le prophète Il répond du non. Maintenant, c'était pas le Christ, tu pas le prophète, tu quoi Hein Ça il commence à être impatient là nous. Nos enquêteurs patient c'est un feu d'esprit, bon. Mais comment c'est impatient, hein? Puis Jean-Baptiste, avec ses allures, ça marche pas. Il est tout proche, puis il est populaire. Ils comprennent pas, là, ils font pas. Puis ils disent, ah, peut-être. Il lit, tu sais, il y avait la même apparence qu'il Il y a eu un des, des prophéties qui lui ont dit aussi. Il y a un message similaire, la repentance, la mise en garde. les gens baptiste Non, je suis pas ça. Je suis point. Je suis point. » Dans Luc 1, 17, vous voyez y aller. Mais je vais vous le lire qu'on puisse finir à, à temps, mais c'est Ça parle, il dit, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants. » Il est rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Enfin, Jean témoigne de Christ avec le même courage, la même puissance qu'il Je vous passe du prophète pour être capable de finir. La seule chose, c'est que les enquêteurs commencent à contrarier pas mal, hein? Puis comment c'est impatient, impatient. Fait qu'au 22, il dit alors, « Alors, qui es-tu d'abord? » Afin que de n'y avoir une réponse à ceux qui nous ont envoyé Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? »« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. »« Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. » Vous savez, toutes les réponses que les gens avaient données avant, ça ne les satisfait pas du tout. Ils comprennent pas sa conduite, puis ils comprennent pas la mission de Jean-Baptiste. Tout elle avait été écrite. Ces personnes-là connaissent ces paroles dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qui peut pas comprendre, là? Moi, je suis pas important. Moi, là, Jean-Baptiste, je suis pas important dites ça devant quelqu'un? Ouais. Vous allez voir, il va être désarmé. Il ne saura pas quoi dire. Ce n'est pas ça qu'on voit. Aujourd'hui, est-ce que l'humilité est une caractéristique qui s'observe beaucoup au Québec? Dans les villes ou village en Valais du Richelieu. Quelqu'un qui consent à laisser Dieu être seul, Être tout en se soumettant à sa seule volonté à être parfaitement obéissant est-ce que ça se voit beaucoup quelqu'un qui consent à laisser dieu seul à être tout en se soumettant à se soumettant à sa seule volonté à être parfaitement obéissant je suis une voix accorder la parole accorder ne pas accorder la moindre importance aux prédicateurs ou aux prophètes. Ne pas accorder la moindre importance aux prédicateurs ou aux prophètes. C'est à Jésus qu'il l'apportance. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Une voix seulement qui dit, « Applannissez le chemin du Seigneur. « Préparez-vous à la venue du Seigneur qui est imminent. » C'est ça que Jean-Baptiste dit. C'est ça son témoignage. Tous les évangiles vont vous le dire. Ce passage-là. Isaïe, ça commence là, 43, Matthieu 3, 3, Marc 1, 3, Luc 3, 4. Aplanissez le chemin du Seigneur. Le désert, souvent, là il désigne en Orient, là des terres non labourées, de la friche, hein? des vests étendues des terrains qui servent de pâturage, qui traversent des sentiers sinueux, et non des routes dignes d'un souverain. Ça, c'est l'emblème moral du peuple juif, du peuple québécois, canadien. La voie, la, la voie royale pour laquelle doit entrer Jésus-Christ n'est point encore préparé dans le cœur sont pas repentants. Pensez-vous qu'ils sont repentants? Prépare ton cœur à la venue du Messie. Tel est le message de Jean-Paptiste. toi C'est quelqu'un qui laisse tout à Jésus. Il dit, il faut qu'il faut qu'il rentre. Là. Notre cœur, un désert aride, quelquefois, Quand on accepte le Seigneur, la fraîche rosée bien tout faire pousser. C'est un ouais. chant qu'on chante beaucoup, vous Mais il est nécessaire de construire une route sans chaos et bien nivelée en guise de préparation à la venue du roi. Tel est le message de Jean et Pour nous, on bénit Christ d'avoir mis des gens qui ont aplané le chemin pour nous amener à Christ. Ton cœur en est où ce matin? Hein? Avec le témoignage de Jean-Baptiste. Verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. il lui firent encore une question. Pourquoi donc baptises-tu -tu, si n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Ils sont étonnasses. Ils sont des strict gardiens. Hein? Les pharisiens sont des strict gardiens de toutes les... Euh, traditions qui peuvent avoir. mais Le Messie, peut-être, a le doigt d'innover. Tu sais, peut-être. Mais Jean, tu n'es pas, pas, pas Élie. Es pas, euh, pourquoi, que tu, le baptême, pourquoi tu baptises le mort? Le baptême, il n'était pas courant d'Israël. Il ne connaissait pas ça. Hein, beaucoup, beaucoup, dans ce temps-là. Si vous voulez en savoir plus sur, sur le baptême, Jean, Christian, donne un cours là-dessus où, dans vos bergeries, vous vous rencontrez, vous en discuter. Jean répondit, verset 26, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. » et Je veux pas défendre mon ministère, moi, là. Mon, mon, mon, mon baptême, là, ça n'empiète pas sur celui-là. Là. C'est bien plus supérieur à lui, c'est que je l'ai eue. Je fais juste là pour le préparer. Non, messieurs, aucune attention sur moi. Aucune attention sur moi. Regardez à Christ. Je vous le dis, le Messie est là. là Voilà pourquoi je baptise. Lui est là, Jésus-Christ est là. C'est un témoignage à Jésus. Hein, qui est au milieu du peuple. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Il réaffirme qu'est-ce qu en avait dit. Et pour terminer, Jean-Baptiste dit je ne suis même pas digne de délier la croix de ses séculier. Ceux qui entendent ça là, je peux vous le dire là, ils savent très très bien qu'est-ce que qu'est-ce qu'il dit parce que c'est vraiment un c'est un travail désigné à un esclave ça, de faire ça. quelqu'un qui attache tes tes sandales. Il nous présente l'attitude encore qu'on la doit avoir. C'est une voix, c'est un cri, c'est un appel, c'est un message simple, mais urgent. Le message de Jésus-Christ, c'est simple, c'est urgent. Un message simple, mais urgent. Réparer vos cœurs que le Messie est là. Écoutez, on le sait, il va revenir. Hein? On l'a vu, ça. Préparez vos cœurs quand il va revenir chercher son épouse. Ces choses se passèrent à Bétanie, au-delà de Jourdain, au où Jean baptisait. Il n'a pas écrit ça là, parce qu'il voulait nous mettre un repège au graphique. C'est parce c'était important, ça se passait là. Ça s'est pas passé. C'est sérieux. La scène est sérieux Vous savez, juste rendu là, là juste avec ce témoignage-là, au verset 7 du chapitre 1, ça dit, « Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Juste ça, il aurait pu croire les gens, là. le message de l'Évangile là. Le message de le rejeter, de le, de le rejeter. Pensez-vous savoir bien au Québec? J'ai lu de quoi? Un blog. Un blog de quelqu'un. Ce n'est pas, pas la parole de Dieu, ça n'a aucune importance, c'est juste pour le cœur de la personne. Le tribunal des droits de la personne a ordonné à l'Avec du Saguenay de retirer le crucifix de la salle du conseil. À l'Assemblée nationale, l'ADQ, fait longtemps, c'est avant 2011 que j'avais lu ça, l'ADQ veille sur le petit Jésus. À Montréal, Gérard Tremblay et Louis-Arette s'entendent pour sauver le sauveur. Mais ce n'est pas qu'une question de temps. Les clous sur lesquels reposent tous les crucifix accrochés dans les endroits publics du Québec commencent à faiblir. Il suffit d'une plainte d'un citoyen, d'un lobby pour qu'ils tombent les uns après les autres. C'est correct, nous vivons dans un état laïque où les symboles religieux n'ont plus leur place. Pas de croix, pas de Bouddha, etc. De beaux murs propres, de beaux murs vides, à l'image de notre société qui ne croit en rien. Nos murs sont couverts de rien. Stéphane n'importe qui écrit ça, ce n'est pas important. Là, mais Dans quelques années, pour voir un crucifix, pas ce n'est pas d'importance. Ce n'est pas édifiant. C'est correct, mais c'est dommage parce qu'il est beau, un crucifix. Et là, je ne me plaide pas la valeur artistique ou culturelle. C'est beau, un crucifix, parce que c'est tellement à contre-courant. Le monde est rempli de symboles de puissance. L'aigle, l'ours, le lion, l'étoile. Tellement puissant. C'est bouleversant, un crucifix. Et rien n'est plus puissant qu'un bouleversement. Qu'est-ce qu'un crucifix? Ce n'est pas la représentation de l'homme qui donne sa vie. Un crucifix, pour moi, ce n'est pas les chrétiens, les catholiques, le pape, ce n'est même pas Dieu. C'est juste un gars. C'est la condition humaine. La, une société qui ne croit en rien, c'est une société qui ne va nulle part. C'est un peu le résumé de ça. Jésus n'est pas Dieu au Québec, mes frères et mes sœurs. C'est la misère au Québec. Ils sont fatigués, ils sont chargés, ils sont désespérés. Ils ne croient plus à rien. Ils ne pas nulle part. Ils veulent être aimés de l'amour de Jésus. Le cœur est vide, ils connaissent pas. Est-ce que vous vous souvenez de Joshua Bell? Hmm? C'est un gars qui a fait un test. C'est le plus grand violoniste dans le métro, tout ça. Oui. Il y a sept personnes sur des milliers qui sont arrêtés Hein? puis il avait mis son caisse de, de, de violon. C'est où qu ce que les gens ont donné? Dans le caisse? Vous en souvenez-vous? Du change. Du change. On voit la tâche, là. C'est Jésus-Christ. On voit la tâche. Est-ce qu'on donne notre change? Ou, le Seigneur ne nous appelle pas à embarquer dans le caisse de, de, de violon. Hein? Dans personne dans notre témoignage personnel envers nos proches, les médias de notre famille. Les femmes, les hommes, les enfants qui sont sur notre rue. Le Seigneur, met toutes sortes de monde sur notre sur notre route. Le Seigneur, je veux pas qu'on mette du change, du screening, il veut qu'on ait embarque dedans. Vous savez les, terres, les dernières paroles de Jésus sur la terre, c'est Mais vous recevrez une puissance, ayons' on cette puissance-là, sur vous, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins, ici. Par contre, on est des témoins. Nous sommes une voix, un cri, un appel. Nous avons un message simple, mais urgent. Le même message de... Nous connaissons même le message de Christ, que l'ambassiste le connaissant même pas, l'Évangile, la Bonne Nouvelle. Vous voyez, par la foi. <coughs> Vous savez, quel bonheur quand j'entends. J'en ai entendu quelqu'un dire à Dieu, pour prier. Seigneur, je suis pas capable, je suis pas reçu, parresseuse. Pardonne-moi. Donne-moi la foi en Dieu. Donne-moi de parler de toi. Donne-moi cette opportunité-là, Seigneur. Fais que je sois fidèle, enlève ma crainte. Purifie ma vie par la parole de Dieu, pour que je mon témoignage ne soit pas affecté. Oh. Seigneur, règne moi pour avoir le péché, vaincs-toi sur ce péché. Haute la montagne qui est devant moi, jette-la à la mer. Enlève le doute en moi. Fais que je sois en paix avec tous et toutes. Tu peux pas tolérer que je ne pardonne pas. Enlève mon orgueil, Seigneur. Merci d'avance Seigneur pour ta réponse assez beau que Dieu pourrait répondre à ses prières si tu l'as qu'il si a fait. Vous savez Dieu, vous savez Dieu il répond. Hein? Il répond hein, Youssef, on l'a vu. Et à toutes les fois qu'on se rencontre, puis qu'on partage, ben on loue le Seigneur parce qu'il a répondu. Vous savez, il est vivant. Donc, on va prier, bon. Merci Seigneur pour euh, ta parole. Merci pour euh, le témoignage qu'on a entendu ce matin. Le Jean-Baptiste sur toi. Tu connais Seigneur. Tu connais chacun de nos cœurs. Fait on s'attend Seigneur de toi. Et Père, on veut, pas moi personnellement, je Dis la même chose, Seigneur, que Jean-Baptiste. Il faut que tu croises, Seigneur, dans ma vie, et que je diminue. Amen.